L'école sous la tente, c'est une vieille toile battue par le vent sous laquelle Tebbi et ses petits camarades Agi, Mamma, Dei, Sidobu, Mellouche, écrivent aussi bien et aussi proprement que leurs petits camarades français sur un beau cahier sans tache. Après la classe, tous les élèves jouent dehors au soleil, sur le sable fin, plus fin que celui des plages que vous connaissez. Voici la tente des parents de Teuby. Elle est un peu différente de celle de leur cousin du Hogar. Elle est très grande, avec un mât central. Devant la tente, au milieu du pâturage, est réservé le terrain où baraque le troupeau de chamelles et de chamelons. La nuit venue, après la traite du soir, on ligature le genou des chamelles pour les empêcher de se relever. Le matin, on les détache, on laisse têter les chamelons quelques instants et puis on les sépare. Les chamelles s'en vont en clamant leur peine dans un long cri auquel répondent les chamelons. Quand les pâturages sont épuisés et très abîmés par les troupeaux, toute la famille déménage dans un énorme vacarme de chameaux blatérants, de cris d'enfants, d'appels de toutes sortes. Toby est perché sur une selle de femme avec son petit frère que sa maman lui a donné à garder. Il est heureux, lui aussi, de venir avec sa famille sur un terrain propre, dans un beau pâturage touffré qui permettra aux chamelles de leur donner beaucoup de lait. Plusieurs tribus se retrouvent là et quelques jeunes filles en profitent pour frapper le tam-tam, invitant les cavaliers à venir défiler sur leurs belles monture. Amma et shérif ont revêtu leurs plus beaux habits pour la fête. Une gandoura blanche une gandoura rayée et une autre gandoura indigo jetée sur les épaules. Il porte l'épée aux côtés. Amma n'a pas oublié de se parer des énormes tresses de soie avec de gros pompons qui sont le signe de sa noblesse. Le tamtam c'est le grand mortier de bois recouvert d'une peau tendue par deux piquets sur lesquels sont assises de part et d'autre deux femmes. La peau elle-même est recouverte d'un voile humide qui donne un son grave que les jeunes Touaregs entendent de loin. L'une des femmes chante en frappant le tendé, les autres l'accompagnent en battant des mains. Les jeunes hommes qui n'ont pas de chameau viennent s'accroupir près des femmes avec les enfants et écouter les chants qui racontent les prouesses des temps passés.